Où la prière a-t-elle été imposée La prière a été imposée dans le septième ciel dans la nuit d'Isra et d'Al-Maraj.